you Mes chers amis, ma musique est faite pour vous prêcher la vérité dans l'amour. Et sur ce, je m'en vais vous dire qu'en s'aimant les uns les autres, on finira un jour par se comprendre pour pouvoir vivre en paix. C'est pourquoi ma tournée au Cameroun m'a inspiré et j'ai pu sentir L'accueil de Méloman et mes amis les journalistes, combien l'amour réunit les hommes. Je remercie le Cameroun de m'avoir inspiré. My paper! アっかく。